Item, une grande curiosité, des espèces de médailles précieuses aux avares, trois roupies au signe de la Balance et cinq roupies au signe de la Vierge, toutes d'or pur à vingt-quatre carats, la magnifique monnaie du Grand Mogol, et dont chacune valait trente-sept francs quarante centimes au poids, mais au moins cinquante francs pour les connaisseurs qui aiment à manier l'or. Item, le Napoléon de quarante francs reçu l'avant veille et qu'elle avait négligemment mis dans sa bourse rouge. Ce trésor contenait des pièces neuves et vierges, de véritables morceaux d'art desquels le père Grandet s'informait parfois et qu'il voulait revoir afin de détailler à sa fille les vertus intrinsèques, comme la beauté du cordon, la clarté du plat, la richesse des lettres dont les vives arêtes n'étaient pas encore rayées. Mais elle ne pensait ni à ses raretés, ni à la manie de son père, ni au danger qu'il y avait pour elle de se démunir d'un trésor si cher à son père. Non, elle songeait à son cousin et parvint enfin à comprendre, après quelques fautes de calcul, qu'elle possédait environ cinq mille huit cents francs en valeur réelle qui, conventionnellement, pouvaient se vendre près de deux mille écus. À la vue de ses richesses, elle se mit à applaudir en battant des mains comme une enfant forcée de perdre son trop-plein de joie dans les naïfs mouvements du corps. Ainsi, le père et la fille avaient compté chacun leur fortune. Lui, pour aller vendre son or, Eugénie, pour jeter le sien dans un océan d'affection. Elle remit les pièces dans la vieille bourse, la prit et remonta sans hésitation. La misère secrète de son cousin lui faisait oublier la nuit, les convenances. Puis, elle était forte de sa conscience, de son dévouement, de son bonheur. Au moment où elle se montra sur le seuil de la porte, en tenant d'une main la bougie, de l'autre sa bourse, Charles se réveilla vit sa cousine et resta béant de surprise. Eugénie s'avança, posa le flambeau sur la table et dit d'une voix émue, « Mon cousin, j'ai à vous demander pardon d'une faute grave que j'ai commise envers vous, mais Dieu me le pardonnera, ce péché, si vous voulez l'effacer. »« Qu'est-ce donc ?» dit Charles en se frottant les yeux. J'ai lu ces deux lettres. Charles rougit. « Comment cela s'est-il fait » reprit-elle. « Pourquoi suis-je montée En vérité, maintenant je ne le sais plus. Mais je suis tentée de ne pas trop me repentir d'avoir lu ces lettres, puisqu'elles me font connaître votre cœur, votre âme et... »« Et quoi ?» demanda Charles. « Et vos projets ?»« La nécessité où vous êtes d'avoir une somme ?»« Ma chère cousine !»« Chut Mon cousin !»« Pas si haut !»« N'éveillons personne !»« Voici !» dit-elle en ouvrant la bourse, les économies d'une pauvre fille qui n'a besoin de rien. Charles, acceptez-les. Ce matin, j'ignorais ce qu'était l'argent. Vous me l'avez appris. Ce n'est qu'un moyen, voilà tout. Un cousin est presque un frère. Vous pouvez bien emprunter la bourse de votre sœur. Eugénie, autant femme que jeune fille, n'avait pas prévu des refus et son cousin restait muet. Eh bien, vous refuseriez Demanda Eugénie, dont les palpitations retentirent au milieu du profond silence. L'hésitation de son cousin l'humilia, mais la nécessité dans laquelle il se trouvait se représenta plus vivement à son esprit, et elle plia le genou. Je ne me relèverai pas que vous n'ayez pris cet or, dit-elle. Mon cousin, de grâce, une réponse. Que je sache si vous m'honorez, si vous êtes généreux, si. En entendant le cri d'un noble désespoir, Charles laissa tomber des larmes sur les mains de sa cousine qu'il saisit afin de l'empêcher de s'agenouiller. En recevant ces larmes chaudes, Eugénie sauta sur la bourse, la lui versa sur la table. « Eh bien, oui, n'est-ce pas » dit-elle en pleurant de joie. « Ne craignez rien, mon cousin, vous serez riche. Cet or vous portera bonheur. Un jour, vous me le rendrez. D'ailleurs, nous nous associerons. Enfin, je passerai... » par toutes les conditions que vous m'imposerez, mais vous ne devriez ne pas donner tant de prix à ce don.